Tomi muguja polibolizi Na koluka baze la nso On que c'est Kylian, je l'adore. le mutant et partir à Barcelone 2019. Quand j'ai passé à j'ai trouvé beaucoup de qui danser là J'ai arrêté mon voiture là Quand j'ai descendu, un pati gardé là J'ai trouvé beaucoup de qui danser là Moi j'ai demandé qui les danse là C'est le terme passé Mais c'est une belle danse Moi j'ai essayé d'amour Avec mon jet là-bas, tout plat là Moi c'est gardé là J'ai dit moi c'est ça, c'est danser Maintenant quand c'est voulu essayer de danser les danses là Moi c'est essayé, maintenant les C'est même montrer à mon femme, avec mon enfant C'est dit, à Congo, il y a un orchestre qui peut l'interfacer Maintenant c'est montrer comment on a cette interfacée Comme ça oh, C'est les, oh, oh, les belles oh, danses ha. Congo ah. maintenant, ah. les belles ah. musiques Maintenant ça va C'est passé maintenant à Congo Sans pas savoir parce que s'il continue comme ça là, Il danse même sur les arbres là J'ai gardé un garçon, il était là Il montait sur les grands arbres là Il danse les, les terres passés comme ça Wailaï, Wailaï, Wailaï, Wailaï Il est belle danse là Même pour partir à Barça-ville, les moutons d'Amawadir là, ils sarsaient mourir là, parce que même les herbes qu'ils se voulaient donner, les, les moutons là, ça ne va pas tourner encore, les gens de sarser les herbes là, c'est parti seulement garder, regarder les terres faciles, ils, ils jouaient les belles histoires, c'est les jeunes garçons des Congo là, ils sarsaient dans les têtes là, les façons des...